Est-ce que les seigneurs sauvent aujourd'hui Oui, oui c'est ça. Quand on parle de mission, il faut avoir cette pleine conviction. Pensez-vous que l'apôtre Paul avait la conviction que les seigneurs sauvaient aujourd'hui Je pense qu'il l'avait à chaque instant. Sinon il ne pouvait pas faire tout ce qu'il a fait et avoir tous les projets qu'il avait. Et c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais permettez-moi de remettre ce les mains du Seigneur s'il vous plaît. Seigneur, je veux vraiment venir dans ta présence et te demander humblement de, de me permettre d'apporter la parole et d'être d'une quelconque bénédiction pour moi-même et pour nous tous ici dans la salle. Parle-nous parle en fait, touche nos cœurs au-delà de, de ce qu'on a pu préparer, je sais que tu veux toucher personnellement les cœurs de chacun de nous et de nous parler. Alors, je t'ai pris d'être ici avec nous et de nous bénir. Au nom de Christ, Amen. Alors, sans tarder, je vais vous demander de, de prendre vos Bibles et on va lire. Je vais lire tout un passage, même si, évidemment, je dois faire une présentation d'un projet missionnaire aussi. Peut-être je n'irai pas aussi profondément euh, dans chaque petit détail du, du passage Euh, qui est dans une prédication normale, mais quand même, on va aller gratter dans les Écritures et on va d'abord fonder toute la présentation dans ce que le titre euh, nous donne. relever les défis spirituels. C'est un défi spirituel. Penser que le Seigneur sauve aujourd'hui et euh, entreprendre des démarches, avoir un projet, c'est un défi spirituel. Mais euh, il faut le rélever, ces défis. Et comme le mot l'indique, un défi, c'est quelque chose qui demande un certain travail et certaines considérations. Alors, on va lire dans l'expérience de Paul, et on va lire dans Romains chapitre 15, à partir du verset 14, et on va lire la, la section au complet jusqu'à la fin du chapitre. Je regarde, tout le monde est déjà dans la page, je pense. Donc, euh, lisons. « Pour ce qui, concerne mes frères, ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens ma quittant du divin service de l'évangile des dieux, afin que les païens lui soient une offrande agréable et sanctifié par l'esprit saint j'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu car j'ai noséré mentionné aucune chose que Christ n'est pas faite par moi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 afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui n'avaient point été annoncés verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce que j'ai c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retient dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant. « Quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour les services des saints, car la Macédo la Macédoine et la Caï ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres et parmi les saints de Jérusalem. et l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en aller vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frère par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem, à Jérusalem soient à gré des saint en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté des dieux, et que je jouisse au milieu de vous de quelques repos. Que les dieux d'épée soient avec vous tous. Amen. Pour c'est un beau passage, comme souvent tous les passages qui sont à la fin des de épîtres, mais captives, tout particulièrement. Parce que nous voyons Paul en action. Nous voyons que à la fin de chaque épître, il y a souvent des directives. Paul va parler de ce qu'il veut faire, quels sont ses projets, quels sont les enjeux qui, qui, qui se déroulent en ce moment-là. Qu'est-ce qu'il a empêché de venir Où il veut aller Qu'est-ce qu'il va faire maintenant Où on va trouver des instructions qu'il va envoyer dans une telle église qu'il va appeler d'une telle autre église Dépendant de l'Épître, c'est là où on trouve toutes ces choses-là. Alors, nous voyons vraiment le ministère en action. Nous voyons comment Paul vivait le ministère. C'est qu'il était en train de se dérouler. Quels étaient ses projets Ce qu'il vivait, ce qu'ils ressentaient ce qu'il rêvait de faire, quelle était sa vision, tout ça s'est dévoilé là. On voit vraiment Paul d'une façon très profonde. Et c'est ce qui m'intéresse, parce que nous voyons alors la mission. Parce que lorsqu'on parle de Paul, on parle de la mission. Et lorsqu'on parle de l'Église, telle que Paul l'a vit, telle que Paul l'a, la, la, la concevée, telle qu'elle était en fait... L'Église, c'est la mission. La mission, c'est l'Église. Il n'y a pas de distinction pratiquement. Tout le monde y est impliqué. Tout le monde y est impliqué. C'est une Église totalement missionnaire. Et ce qui m'intéresse alors à ce niveau-là, c'est que lorsqu'on lit dans ces passages-là, on peut retirer des choses qui sont intéressantes. Et permettez-moi de nous mettre un petit peu dans le contexte de qu'est-ce que ma réflexion et comment je vais chercher ou puiser dans ces passages là. Souvent j'ai réfléchi au projet. On voit Paul un homme plein de projets ici. Et il a les projets d'aller en Espagne. Curieusement, j'ai le projet d'aller en Espagne. Mais même si c'était pour aller ailleurs, ça s'applique pareil. Ce qui m'intéresse, c'est pas l'Espagne en particulier, Ce qui m'intéresse là, c'est l'homme, Paul, sa relation avec le Seigneur à travers tout ça. Et qu'est-ce que nous pouvons retirer de ça Mais il a un projet. Et il a même plein de projets. Et à ce niveau, ce qui m'intéresse, c'est que nous les êtres humains, nous les hommes, et d'ailleurs tout particulièrement nous les occidentaux d'ailleurs, on est des machines à projets. On est des personnes qui aimant beaucoup les projets et on aime structurer les projets et on aime mettre des étapes au projet et on aime bien avoir son plan stratégique. c'est Ces étapes, ces sous-étapes et à quelle date on va faire ceci et à quelle date on va faire cela. Et autour de nous, nous voyons beaucoup de projets. C'est une première observation que je veux vous vous apporter nous sommes donc capables d'accomplir des grandes choses, des grands projets, même tout autour de nous, dans la société, dans le monde autour de nous. Et c'est ça qui a permis à l'homme d'accomplir des grandes choses. Ça, c'est indéniable. Mais j'ai une deuxième observation à vous faire, et c'est au sujet de l'Église, à propos des projets. Et c'est qu'il y a un danger. Il y a un grand danger. C'est que Dès par ce fait-là que nous sommes capables d'accomplir des grandes choses, nous pouvons nous donner des projets et servir le Seigneur sans le Seigneur. Nous pouvons nous retrouver facilement, on peut déraper facilement, avoir des projets et à servir le Seigneur avec zèle tout en ayant oublié le Seigneur parce que nous sommes tellement concentrés dans ce que nous voulons accomplir pour lui que le Seigneur prend en quelque sorte le bord. Et si bien c'est un danger, j'ai une troisième observation à faire qui est importante, c'est que c'est aussi une opportunité d'un point de vue spirituel. Parce qu'en fait, ce que le Seigneur veut, et ce qu'on voit ici, c'est que Paul était plein de projets. Donc c'est pas mauvais d'avoir des projets. Mais c'est là où se trouvent les défis spirituels. C'est de servir le Seigneur avec le Seigneur. En allant là où le Seigneur veut et, et, et, et, et, et en voyant comment le Seigneur va nous employer. Et l'opportunité, lorsqu'on a un projet, c'est de, de se dire et de tout mettre en œuvre pour voir comment le Seigneur va nous employer, comment être utile au Seigneur, parce que le Seigneur veut accomplir la mission avec nous. Il sauve aujourd'hui et il sauve à travers nous. On sera on sera ses ambassadeurs, comme la parole nous dit. Alors, on va le voir à l'œuvre par nous. Et la première personne qui va être bénie par ce que nous pourrons accomplir, et c'est en fait ce que Dieu va accomplir, c'est nous-mêmes, moi-même. Et c'est ça que nous devons chercher pour ne pas servir Dieu sans Dieu, mais de le faire avec Dieu et d'un être béni. Alors la question qu'on doit se poser, c'est comment faire pour voir Dieu. C'est ça la bonne question à se poser pour que' un projet soit un défi spirituel à surmonter. Et l'expérience de Paul nous révèle qu'un projet missionnaire va s'élever donc à un rang des, des, des, des, des défis spirituels lorsque nous bâtissons sur quatre fondements qui apparaissent ici dans ces passages, ok On peut on peut le voir, ils apparaissent même dans tout le ministère de Paul, dans tous les livres des actes, on va les on, on, on les voit aussi, mais ces passages nous les donnent, c est, c est, ces quatre fondements-là, et on va, on va aller les voir, on va aller les voir, et les premiers fondements c'est que l'agenda est soumis à la volonté de Dieu. Avoir l'agenda soumise à la volonté de Dieu, c'est pas facile. Comme je vous dis, nous sommes des personnes très structurées, des personnes qui aimons nous placer des objectifs et que nous aimons même, dans la société dans laquelle nous, nous évoluons, et, et, contrôler les projets. Parce que, Pour qu'un projet s'accomplisse, nous savons ces réflexes-là. Il faut que nous soyons en contrôle du projet. Et nous établissons les étapes et nous accomplissons les choses d'après ces étapes. Mais ce que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est que l'agenda, les projets lui-même et son agenda appartiennent à Dieu. Si vous voyez, il y a comme deux extrêmes et tout ce qui est dit au milieu On, on, on va on va suivre un peu ce, ce chemin là depuis le tout début de, du passage que j'ai lu on va voir par exemple l'apôtre paul et dire que euh, ce dans le verset 15 par exemple il leur a écrit avec une certaine hardiesse c'est pour réveiller et, et c'est à cause de la grâce que dieu m'a faite. le projet lui-même est une grâce parce qu'il a été appelé à aller vers les païens et Paul sait que c'est le, le projet des dieux c'est pas son projet à lui c'est il est donc participant du projet des dieux et il en est constamment conscient il est conscient dans sa vie qu'on lise par exemple dans l'épître la première épître à Timothée lorsqu'il dit euh, qu'il est le premier des pêcheurs il est conscient constamment que c'est une grâce On n'est pas digne. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Et il nous place dans un certain contexte. Là aussi, c'est une grâce. Et c'est un ministère un, et, et les projets qui appartiennent à Dieu. Et on va voir qu'à la fin du chapitre, il va dire une autre petite phrase que on peut lire là presque des façons anodine et passer tout, tout droit là. Mais il va dire, après toutes les expressions de désir d'aller à Rome pour ensuite se rendre en Espagne, il va dire, et on les lit presque, on passe, on ne le voit même pas, mais il dit, « Si c'est la volonté de Dieu. »« Si c'est la volonté de Dieu. » On voit dans ce sens-là que au tout début de, du passage et à la toute fin, il y a des mentions qui nous laissent entrevoir que l'agenda pour Paul dépend de la volonté de Dieu, le projet lui-même dépend de Dieu et tout ce qu'on voit au milieu entre ces deux extrêmes là vont nous, nous montrer que Paul en fait a une agenda un agenda qui est soumis à sa volonté. Et euh, si vous regardez ici avec moi dans le passage, il va dire Oui, il s'est fait l'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ ne l'avait point nommé. Il a le projet d'aller vers l'Espagne. C'est en quelque sorte lui-même qu'il a ce projets là C'est lui qui a l'initiative. Il discerne des besoins. Il sait qu'il veut aller plus loin, pousser encore plus loin l'Évangile. Il n'y a pas de problème pour cela. Mais pourtant, nous lisons. C'est ce qui souvent m'a empêché d'aller vers vous. Il a souvent été empêché d'aller vers les Romains. Mais maintenant, il n'y a plus rien qui me retient dans ces contrées. Cependant, nous voyons qu'il doit quand même aller à Jérusalem avant d'aller là. Parce qu'il y a en fait une autre chose qui l'a empêché d'aller eh, à, à, à Rome. Et c'est le fait qu'il a encore une tâche à s'acquitter, dès par le fait que et, euh, et certaines églises de la Macédoine et de la Caïs se sont donné la mission d'apporter des dons aux chrétiens de Jérusalem qui vivaient une épreuve. Et nous voyons dans les livres des actes, il y a des passages euh, par exemple euh dans acte chapitre 16 euh, dans le verset euh, euh, 6 et Paul a été empêché par l'esprit euh d'aller à Nicée. Et il a dû aller dans une autre direction et même euh, encore une fois verset 7 et 8, il va mentionner la missi et il était là, et euh, ils sont pas pu aller en Bithynie, et en échange, ils sont allés à Troas. Et souvent, il avait le projet d'aller dans une direction, et il devait en aller dans une autre. J'ai déjà expérimenté ça dans ma propre vie. Vous savez, j'avais un appel pour le ministère depuis le début de... De, de, de ma vie chrétienne. En fait, avant même de comprendre l'Évangile, j'ai lissé des revues missionnaires et j'avais déjà un appel au ministère. Et lorsque je suis venu au Canada et que j'ai commencé mon cheminement à l'église des Rosemont et que j'ai commencé mes études à Saint-Bec, je pensais que je m'en allais en mission. Et je m'en allais en mission euh, euh, en pleine jungle Parce que j'ai toujours été appelé là où l'Évangile n'a pas été annoncé, ça c'était une constante. Et ça c'est sûr que c'était une constante. Et j'ai pensé qu'il m'en allait même pour traduire la Bible. Mais un jour le Seigneur m'a montré dans les Écritures, et ça c'est l'Esprit encore. Et il y avait un certain contexte familial que, non, c'est lui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Et j'avais été démoli par cette expérience-là, parce que j'ai compris que je devais faire venir ma mère au Canada, qui était vieillissante et seule en Argentine. Mais si ma mère venait au Canada, je mettais une croix sur toute aspiration missionnaire pour un bon bout de temps. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, c'est pas si ce qui s'est passé, parce que j'ai quand même été dans la mission. Mais à ce moment-là, les Seigneur m'a empêché d'aller dans une direction que j'ai croyais pourtant clair. Tout s'est déroulé très bien. Et je m'en suis allé dans une autre direction totalement différente. Et par la foi, j'ai dû exercer un acte d'obéissance et je ne savais pas ce qui s'en venait. Par la suite, il y a eu d'autres choses, une implantation à, à Montréal avec Rosemont, etc. Mais sur le coup, vous ne savez pas, les Seigneur vous montre une étape à la fois. Et cette expérience-là existe souvent qu'on va dans une direction et peut-être c'était finalement dans une autre et je vais vous poser une question maintenant est-ce que l'apôtre paul est allé à rome vous pouvez me répondre mais est-ce qu'il y est allé dans la joie où il est allé dans les chaînes et Oui, vous allez me dire, il y est allé dans la joie du Seigneur. Ok, ok, mais vous comprenez bien que si on lit le passage, il s'en allait à Rome dans un contexte bien différent de celui euh, qui s'est vraiment produit finalement. Il s'en allait en passage vers l'Espagne. Et je vais vous poser la question, est-ce que Paul est allé en Espagne? Il paraît que non, d'après les commentateurs, il paraît que non. On va pas mettre un nom catégorique, mais l'ensemble des commentateurs disent que non. Et il semblerait que l'Espagne n'a pas été évangélisée avant le 3 siècle ou quelque chose comme ça. Maintenant, ça c'est des des données historiques, je ne peux pas on n'inférera pas une affaire des paroles de Dieu, mais c'est quand même intéressant. Parce que admettant que cette donnée est précise, Est-ce que l'apôtre Paul était moins spirituel, et il était moins l'apôtre Paul pour autant Est-ce qu'il a il n'a pas vu, il n'a pas mais comment il n'avait pas planifié son affaire Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était mal planifié dans son affaire Non, c'est que l'agenda doit être soumise à la volonté de Dieu. Et l'application de ça c'est que dans tout projet Nous devons être flexibles et soumis à Dieu. Encore là aujourd'hui, je vais vous parler de l'Espagne. J'espère que je m'en vais en Espagne. J'y suis pas encore rendu. Je crois que c'est fait. Les seigneurs m'a je suis nommé missionnaire tout avance, il y a des églises qui me soutiennent, mais tant que je ne suis pas rendu et il faut il faut reconnaître que c'est un projet, il y a des raisons, on les verra, mais il se pourrait que je n'y aille pas finalement. Il se pourrait que ce soit quelqu'un d'autre. Il se pourrait que le Seigneur dévoile quelque chose d'autre. Même si j'en suis convaincu que c'est là, il faut que je sois flexible et que je sois soumis. Comme Paul l'était. Et Paul s'adaptait. Son ministère a changé de direction. Il a continué à servir le Seigneur et il faut que nous le percevions de cette façon-là et alors Dieu est à les contrôles et Dieu va être glorifié par euh, ce ministère et Dieu va utiliser son serviteur et Dieu va utiliser l'église dans la façon qu'il a prévu parce que nous ne comprenons pas tout les deuxièmes fondements sur lesquels il faut bâtir et c'est lui que le serviteur est soumis au plein de Dieu Qu'est-ce que je veux dire par ça Lorsque nous euh, euh, regardons ici, ça, ça transpire cette autre dimension là aussi dans le texte. Parce que si vous allez voir, déjà, euh, je vous ai dit qu'il a dit, et, euh, et, euh, attendez, j'ai perdu ma page, voilà, et, euh, et que c'est une grâce que Dieu a faite à Paul d'être le ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Et si vous allez dans les livres des actes et qu'on voit la conversion de Paul lorsque les seigneurs lui apparaissent sur le chemin des Damas, chapitre 8, chapitre 9, Ananias vient lui présenter la parole, enfin l'évangile, et il va lui annoncer que en fait, euh, je vais juste paraphraser, mais que son appel est qu'il y a un plan pour lui et c'est pour les païens. Et ensuite, Paul va servir dans l'église pendant quelques années, et les anciens réunis, en train de déjeuner, de prier, vont mettre et euh, à part l'apôtre pour l'envoyer vers les païens. Indépendamment de, du temps qui s'est joué entre temps, donc l'appel des dieux et la confirmation par l'église locale, tout va dans la même direction, c'est les païens. Et tous les projets que Paul a, Il a une grande liberté pour se fixer des projets et pour discerner des besoins à droite et à gauche. Il va faire plusieurs voyages missionnaires, mais partout, on le voit consacré à un appel qui était clair, celui que Dieu avait mis dans son cœur, confirmé dans son église, et c'était d'aller vers les païens. Il n'est pas allé ailleurs que vers les païens. Et cet attachement au plein de Dieu pour la personne est très importante. Très important pour juger également d'un projet et une bonne question à poser à, à l'heure d'explorer un missionnaire et un projet eh, qu'il porte, un pasteur, etc. C'est là où il y a une grande partie des choses qu'il faut discerner. Et nous les voyons qu'il veut apporter, donc il va vers les païens et il s'acquitte de ses services comme un sacerdoce et son objectif est d'apporter... Qui, qui d'autre que les païens, comme une offrande sanctifiée Et il est complètement consacré à ça. Et il ne se glorifie de rien d'autre que de ce que Dieu a accompli par lui, finalement. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. De ce que le Seigneur a accompli par lui pour amener à l'obéissance les païens. Je vais pas rentrer, ce serait intéressant... Donc, dans chaque détail de ça, on pourrait faire une prédication beaucoup plus profonde en descendant en détail par rapport à ces choses-là. Offrande agréable, amener les païens à l'obéissance. Mais prêcher abondamment l'Évangile, on va le voir dans mon point suivant. Mais il va rester attaché. Ensuite, il va dire « Je me suis fait l'honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ... » n'avait point été nommé. Ça, ça explique comment il fixe ses projets. Il va chercher, c'est son appel, d'apporter la, la parole vers les païens, et on voit comment, comment ça travaille dans sa tête. Il voyait qu'il n'était pas encore rendu en Espagne. On voit comment son raisonnement l'amène à fixer. Il y a une logique, c'est pas improvisé, c'est pas c'est pas euh, euh, une poule sans tête, pour ainsi dire. Il y a une logique de, derrière toute la démarche, c'est pas n'importe comment qu'il fixe ses projets. Il a il est conséquent avec l'appel et avec que euh, la volonté de Dieu euh, pour lui. Je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile de Christ là où il n'a pas été nommé et c'est sur ces critères là qu'il va se fixer lui-même des projets. Et on le voit pour l'Espagne. Et il est structuré il va chercher les Romains parce que euh, il venait depuis antioche à une époque où il n'y avait pas d'autoroute pas d'avion pas de alors euh, c'est loin antioche ça prend une autre église qui va l'aider logistiquement c'était important il y a toute une logique mais tout cela s'est fait à l'intérieur du plein des dieux pour lui du plein des dieux pour lui et euh, s'il y a quelque chose qui a été important pour moi à l'ordre par exemple de définir, puisque je m'aligne pour vous présenter un projet. C'est intéressant que vous, vous puissiez vous poser la question par rapport à nous également. Et euh, une des choses les plus longues, par exemple, avant de décider pour l'Espagne, et, et je vous donnerai quelques détails supplémentaires plus plus tard, c'était, Seigneur, mon appel. Quel est mon appel Pendant des mois, on a prié avec Ingrid. Quel est mon appel Avant de décider d'aller à côte des neige pour la première implantation, on a travaillé Pendant dix ans sur ces projets, on a mis seulement que pour décider où aller trois ans, jusqu'à ce que, ok, j'ai toujours vécu dans une ville, j'ai toujours vécu dans, dans, dans, dans un contexte urbain, et moi, mon appel Seigneur, c'est pour aller là où l'évangile n'est pas annoncé. Où est-ce qu'il y a un trou à Montréal? Tout, tout ces raisonnements là qui a pris du temps, pareillement pour l'Espagne, où est-ce que Où est-ce que, Seigneur, je me je me vois le plus par rapport à ce que tu as mis dans mon cœur et c'est que fait une constante dans, dans, dans le ministère et le type d'appel qui a été même reconnu dans l'Église Je pouvais m'en aller au Chili. C'était facile pour moi. J'ai un ami, je suis un ami personnel d'Antonio Vasconia que peut-être certains connaissent. C'était, d'un point de vue humain, la meilleure option pour moi. J'allais vraiment avoir du fun avec lui et c'est un ami intime de moi mais il y a eu des raisons qui m'ont amené à décider pour l'Espagne qui sont en accord avec l'appel des dieux et lorsque parce que c'est l'application à faire ah, merci beaucoup le projet et l'appel s'alignent Le Seigneur va prendre gloire par le ministère du Serviteur. Et c'est ce que nous voyons dans le ministère de Paul. Dieu a pris gloire d'un et à travers le ministère de Paul, Et c'est quelque chose de très important. Il faut, c'est un autre fondement important pour que ce soit un défi spirituel. Parce que certainement qu'on va rencontrer beaucoup de situations particulières. Et il faut que là où nous sommes, dès par l'appel que Dieu a placé dans les cœurs du serviteur et qui a été confirmé dans l'église Dieu puisse prendre gloire par le ministère de ses serviteurs là de la façon qu'il le voudra comme cela était pour Paul à certains moments dans l'épreuve, dans les chaînes peu importe mais il faut que Dieu puisse prendre gloire et il va le faire et il l'a fait par Paul dans chaque circonstance les troisièmes fondements qu'on peut trouver dans ce passage-là et qui, qui en découle, c'est le fait que la proclamation de la parole doit être au centre. La proclamation est le centre de tout ministère. Ce qu'il avait comme désir fondamental, c'était d'amener les païens à l'obéissance et de les présenter comme une offrande. Et il y a un passage é évidemment j'ai mentionné euh, le fait que il s'est fait l'honneur d'annoncer l'évangile c'est l'épître où il dit au tout début que l'évangile est une puissance pour les salut de quiconque croit donc il y a une... on est convaincu que c'est l'évangile la puissance et la seule chose que nous avons apporté la mission fondamentale que nous avons c'est l'évangile et c'est cette proclamation et il a dit une phrase qui, pour moi, elle est euh, extraordinaire. Et il a dit que depuis Jérusalem jusqu'à l'Albanie, c'est à peu près là l'Ilyrie, ok En Europe. Donc dans les Balkans, au-delà de la Grèce. J'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. Abondamment répandu. Dans la traduction en espagnol, ou du moins dans une des traductions en espagnol, que j'ai consulté, le mot qui est traduit là, par « abondamment répandu », c'est « j'ai inondé ». Partout où il allait, il inondait tout ça de l'Évangile. Inondé. Comme un fléau, ça inonde et ça remplit tout ce qu'il fait de l'Évangile. Vous savez, en ce moment, j'ai travaillé, euh, j'ai un travail séculier, c'est serait impossible d'être pasteur pendant qu'on fait les députations et comme vous pouvez le percevoir, j'essaierai pas en ce moment dans mon église mais plutôt dans une autre. Et euh, je travaille dans une organisation et je siège dans dans plusieurs euh, tables de concertation à Ville Saint-Laurent et euh, dans une de ces tables là, je, je siège dans les comités qui euh, reçoit les différents projets des organismes pour euh, recevoir des subventions au niveau gouvernemental. ok Alors, euh, les organismes communautaires présentent des projets et ils présentent ces projets, des budgets, et qu'est-ce qu'ils veulent faire, etc. Et nous devons analyser ça sur la base des critères qui sont établis d'avance. Et un de ces critères-là C'est que, par exemple, lorsqu'on nous présente un budget, on ne peut prendre que les 10% du budget pour euh, les fonctionnements euh, normaux de l'organisme, euh, pour euh, euh, toutes les dépenses structurelles de l'organisme, mais les 90% des ressources, de tout ce qui est présenté dans un projet, les ressources humaines, L'usage qu'on fait des locaux, les budgets, l'argent lui-même qui sera octroyé, qu'on est en train de demander, doit être utilisé pour la mission première de l'organisme. Ce qui définit cet organisme, ce qui est dans sa charte, ce qui est la raison d'être de l'organisme, les 90% des ressources doivent être utilisées par, pour la mission première. Pendant que j'ai travaillé dans ces comités là je me suis dit, hmm, c'est une chose très intéressante. Est-ce que les 90% de nos ressources, par exemple à l'église de Saint-Hilaire, sont employés pour inonder de l'évangile tout ce qu'on touche, pour la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ Qui est notre émission première Est-ce que nous rencontrons les standards du monde C'est une bonne question à se poser. Je pense que l'Église du premier siècle, celle que nous voyons ici, dans toutes les épîtres lorsqu'on voit les instructions de Paul rencontrer cet objectif-là, était complètement consacrée à répandre l'Évangile, et vraiment les 90 au plus des ressources étaient consacrées à ça. Et c'est une bonne question qu'on peut on doit se poser et c'est un de fondements. et lorsqu'on juge d'un projet, c'est une autre des questions qu'il faut se poser, celle de la proclamation. Parce que lorsque nous proclamons l'évangile l'objectif est de conquérir Il y a de la conquête et dieu est glorifié par l'œuvre du saint-esprit mais ce n'est pas facile je vous ai dit que j'ai travaillé 10 ans dans un projet d'implantation on a commencé l'évangélisation de trois ans avant d'aller à côte des neige j'étais cinq ans à côte des neiges la première conversion directe de notre évangélisation a eu lieu à trois ans après d'être répartis de l'église de Rosemont. Ça fait six ans après qu'on commence l'évangélisation. Le Seigneur nous a, nous a bénis par des personnes qui venaient d'autres pays. Il a amené des gens, l'église a eu une croissance. Et, et Disons que on sentait bien que le Seigneur bénissait notre travail et notre attachement à la mission et, par d'autres moyens. On était encouragé, je ne veux pas dire qu'on était souffrant, languissant là. Mais la première conversion, la première fois qu'on a vu que quelqu'un a accepté le Seigneur, et on faisait des campagnes d'évangélisation quatre fois par année, on recevait des JVQA, on recevait et, des navigateurs du Nouveau-Brunswick, on a eu une église du Maine qui est venue trois fois évangéliser avec nous, on faisait des déjeuners de l'espoir, Mais ce n'est que trois ans après notre départ, six ans après les débuts de notre évangélisation, et là, tout à coup, la puissance de l'Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Là, un jour, quelqu'un se présente un dimanche, ah, « J'ai reçu euh, cette invitation dans ma boîte à lettres il y a huit mois. » Pourtant, nous, on était découragés. Les déjeuners de l'espoir auxquels on l'avait invité, il y avait eu zéro invité, là, ok Mais pourtant les seigneurs assez tins c'est moment il faut inonder tout de l'évangile et on va la voir il faut s'obstiner avec les seigneurs OK il faut qu'on soit obstiné autour de la mission il faut s'obstiner là c'est un bon domaine où on peut s'obstiner continuer de proclamer la parole proclamant, proclamant, proclamant, et c'est un des fondements, et on va voir l'œuvre de l'Esprit. Et après ça, il y a eu comme un enchaînement des personnes qui sont venues au Seigneur, même par le porte-à-porte. -porte. Là, on a vu des personnes venir au Seigneur. Mais six un, c'est long. six un, c'est long. Mais il faut inonder tout de l'Évangile, et on va le voir à l'œuvre du Seigneur. Et le quatrième fondement, c'est que l'Église doit être au cœur du projet. Si vous voyez ici l'apôtre Paul dans le chapitre 15, il va dire une phrase qui est clé. J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous. Si nous lisons dans la parole de Dieu, il va il va mentionner l'effet d'accompagner plusieurs fois. On peut aller dans 2 Corinthiens chapitre 8, et il va mentionner là, euh, c'est par rapport à Tite qui devait y aller, et il va dire euh, de, de l'accompagner, ou, ou même dans 1 Corinthiens chapitre 16, « ce Peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai l'hiver, afin que vous m'accompagnez là où je me rendrai. » un tout peu plus loin, il va dire que personne donc ne le méprise par rapport à Timothée. accompagner le en paix. Ou 2 euh, Corinthiens euh, chapitre 1, « Je voulais passer chez vous pour me rendre à Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. » Le verbe accompagner est là constamment. Et c'est un fondement important, parce qu'accompagner, Dans, dans la version en anglais, on trouve dans certains passages qui s'est traduit par « to bring » d'être amené, de le prendre et d'amener la personne jusqu'au champ missionnaire, d'y aller avec elle, de s'y impliquer avec elle, de la protéger en chemin, de prendre soin d'elle en chemin. Ce n'est pas uniquement, aujourd'hui on utilise beaucoup la parole « « Envoyer le missionnaire ». Mais envoyer peut nous induire en erreur. Vas-y. Bon courage, ok Que le Seigneur te bénisse. Nous nous sommes avec toi de tout cœur. Mais là, c'était littéral. On prenait quelqu'un ou plusieurs personnes de l'église, des plusieurs églises, qui partaient et accompagnaient Paul tous les longs, souvent les chemins, sur la route, s'est rendraient là-bas. Certains d'entre eux revenaient, c'était juste pour l'accompagner, pour pouvoir avoir besoin de Paul en voyage, et d'autres carrément étaient euh, mis à part pour y aller et travailler avec eux et s'impliquer sur le chemin missionnaire dans ce projet-là. Et ça, c'était très important et ce n'était pas facile parce que c'était une église où la plupart des gens étaient en alphabets, pauvres, certaines des esclaves. Et c'était très demandant, très demandant de prendre quelqu'un en charge pendant un déplacement d'une année, de demander à des gens qui avaient peut-être un métier et qui dépendaient, leur famille, de de, de, de, de ce, des revenus de ce métier-là. Il faut penser aux différents enjeux qu'ils pouvaient rencontrer, ces petites églises-là de quitter pendant les voyages à pied ou même un bateau pouvait prendre des mois, donc d'arrêter son son métier d'artisan ou de quelque chose, voire même un esclave d'avoir une permission, etc. Pour aller dans ce voyages et de s'impliquer avec le missionnaire, c'était demandant pour toute la famille, c'était demandant pour toute l'Église, c'était quelque chose d'important. c'est pas un petit mot dans la parole. C'est quelque chose de très important. C'est beaucoup plus que d'envoyer. Pourtant, on le voit constamment. C'est pour ça que c'est pas juste un, un mot comme un autre ou un verbe comme un autre. Paul impliquait toutes les églises et on voit que toutes les églises étaient mises en contribution. Parce que dans toutes ces épitres, on le voit, dès qu'il a implanté une église, elle était automatiquement mise en contribution et l'accompagnait. Alors lorsque l'église est au cœur du projet, le fardeau est partagé. Il n'y a pas qu'l'église d'Antioche, mais le fardeau est partagé parce que l'œuvre est missionnaire comme je vous ai dit, c'est lourd à porter. Un missionnaire qui va en Espagne écoute 6000 dollars par mois. C'est pas le salaire ça. Juste un tiers c'est les salaires. Le reste c'est les assurances, les déplacements et la santé et euh, etc., etc. et tout ce qui ça coûte euh, la différence des taux d'échange euh, etc etc dans d'autres pays ça coûte encore plus ça prend en moyenne une trentaine d'églises et autant de personnes individuelles pour amener un missionnaire par exemple en Espagne c'est à peu près ce que ça va prendre c'était pas différent qu'à l'époque c'est pour ça que Paul impliquait tout le monde les fardeaux est partagé part... mais Nous participons ensemble et nous voyons ensemble et nous sommes bénis ensemble par l'œuvre de Dieu comme on le voit ici dans la parole. Et c'est un autre fondement important de la mission. En conclusion, nous devons prier, nous devons supporter, nous devons accompagner. Et les quatre fondements pour... un que ce soit un défi spirituel dans lequel nous verrons les Seigneurs travailler à travers nous, c'est vraiment que l'agenda soit soumis au Seigneur, que le serviteur soit soumis au plan de Dieu pour lui, que la proclamation soit au centre, et que l'Église soit au cœur du projet. Retenons cela et nous allons maintenant parler du projet qui est euh, celui d'aller en Espagne, en Extremadura, et euh, comme je vous ai dit, mon appel a toujours été d'annoncer l'Évangile là où Christ n'a pas été annoncé. C'était ça qui était dans mon cœur dès que je suis venu au Seigneur. Le Seigneur a voulu que je ne m'en aille pas dans une jungle, mais je m'en suis allé dans une autre jungle, une jungle urbaine, un plein milieu au cœur de Montréal, là où il n'y avait pas beaucoup d'églises et où j'ai travaillé pendant dix ans. Et maintenant je m'en vais dans une autre sorte de, de jungle, avec des plus petites villes, mais beaucoup de, de petites villes et villages les uns à côté des autres, très peuplés comme c'est toujours le cas en Europe. Et c'est en Extremadura, en, Expa, en Espagne. Extrémadur veut dire, en fait en espagnol c'est Extremadura, ça veut dire extrêmement dur, littéralement. Cette région est appelée l'extrêmement dure. Et euh, personne ne sait exactement pourquoi. La réalité, c'est celle-là. Mais je sais une chose. Ça représente bien les genres de défis spirituels que nous allons rencontrer là-bas. Parce que ça va être long et difficile. Et c'est donc une région où il y a une majorité des, des petites villes. La plus grande ville là-bas dans la région a 130 000 habitants. Ensuite, il y a un couple de villes de 60 000. Et après ça, c'est 10 000, 15 000, euh, maximum 20 000, des villages des 3 000, 4 000, 000 Et il c'est comme en Europe, partout. Il y en a partout. OK La, la, la région est très occupée. Et quelqu'un doit y aller. Et on va aller voir pourquoi et comment. L'Extremadura, vous le voyez donc. Bon et euh, on ne voit pas bien mais c'est collé au Portugal pour ceux qui connaissent l'Espagne et euh, ça c'est l'Espagne ici il y a la France parce que euh, il va falloir imaginer on le voit pas trop ici il y a Barcelone Madrid en plein milieu Portugal est ici et l'océan atlantique la petite galette rouge qui représente cette région de l'Espagne et qui est l'Extremadura qui est là se trouve dans une région des frontières, une région qui était une province romaine à l'époque. Donc, c'est une région vraiment très ancienne, avec une très longue histoire, une région qui est près de l'ancien port de Tarsis, où Jonas voulait aller se réfugier. Donc, c'est une histoire très longue, celle de cette région. Une région que, comme tous les Suds, et centre de l'espagne a été occupé par le musulman pendant huit siècles et aujourd'hui encore on va rencontrer une superposition historique qui n'est pas sans son impact dans la réalité d'aujourd'hui et c'est on va trouver les ruines romaines mais on va trouver aussi les châteaux des musulmans Parfois en ruine et au-dessus desquelles on a bâti les châteaux des Templiers. Les célèbres Templiers dont on parle beaucoup, ils sont un peu à la mode. Euh, avec euh, ces livres-là, ça m'échappe euh, maintenant, euh, ouais, de Dan Brown, etc. Là. Mais les vrais, les vrais des vrais, ils étaient là. Et ils sont été là euh, jusqu'à ce qu'ils soient chassés à leur tour comme défenseurs de l'Inquisition dans l'Espagne et les berceaux principal les pays où l'inquisition a été la plus forte la persécution de toute euh, forme de foi y inclus chrétienne qui ne soit pas catholique c'était l'Espagne alors l'Espagne a une longue histoire des persécutions euh, du protestantisme et on dit que la France est dure la France est rien Il y a des Huguenots en France. La France a donné euh, un mouvement chrétien euh, euh, qui a participé même à l'évangélisation d'autres pays. Oui, c'est un pays où euh, c'était dur de, de vivre sa foi, mais l'Espagne, c'était encore pire. Ils l'ont vraiment effacé toute trace de foi et combattu très fortement. Et c'est un véritable désert spirituel. Ça, c'est une des raisons qui nous a menés là. C'est vraiment un lieu où il n'y a aucune présence chrétienne là où on va. Aucune présence chrétienne. Oui, dans la région, il y a quelques chrétiens. Il y a une église baptiste à Badajoz, la ville où il y a 130 000 habitants. Cette, cette ville a même deux églises. La plus grande, c'est celle qui nous accueille, celle avec qui nous sommes en un partenariat. Une église baptiste fondée par des missionnaires baptistes britanniques depuis 20 ans 80 personnes c'est la plus grande église de la région OK et euh, et, euh, et donc euh, à peine une autre église seulement dans cette ville qui est logiquement plus petite et euh, et euh, c'est cette église qui nous réunit il y a une, qui nous accueille il y a une autre église à Mérida la capitale si j'y reviens en arrière pardon Mérida, en plein cœur, ici, c'est la capitale de cette région, et, euh, et euh, il y a une église là, et il y a euh, environ 60 personnes, c'est une église fille de l'église de Badajoz. Ça, c'est une axe routière qui vient depuis Madrid et qui va vers Lisbonne, la capitale du Portugal. Mais si vous regardez vers le sud, C'est là et vous allez vers le sud. tous les villes et villages, il y a une petite église à Medralejo et dans une autre ville qui s'appelle Villa Franca, mais il n'y en a pas d'autre vers le sud. Et nous, les missionnaires du Fellowship International, on va s'ajouter à l'équipe pour travailler là, vers le sud de cette région, pour aller vers l'Évangile pendant 150 km jusqu'à la première grande ville. Pas des chrétiens, sauf à Safra, je vais vous en parler plus tard, où il y a une petite poignée de chrétiens où nous allons nous installer, une grille et mois Dieu vous l'a, si Dieu le veut. OK Et euh, donc, c'est un véritable désert spirituel, un lieu qu'il faut aller conquérir. Une autre raison qui nous amène là-bas, c'est qu'il y a un 35% de chômage et c'est le moment d'y aller avec l'Évangile. 35% de chômage dans cette région, 25% pour l'Espagne, c'est beaucoup. Ici, avec 8%, on parle, euh, à, à, aux États-Unis, on parle des grosses crises économiques, ok 35%, c'est toutes les familles qui sont touchées. 35%, c'est impossible qu'il y ait un 35% réel de chômage, il y aurait une révolution, en fait, il y a un certain pourcentage des gens qui travaillent au noir, qui n'ont donc euh, aucune stabilité. Ce sont des emplois précaires qui ne servent pas à, à bâtir à long terme. Il y a de la précarité. Quand j'ai visité la région, il y avait plein de petits panneaux qui nous disaient euh, « ah, euh, euh, euh, Nous achetons l'or, nous achetons euh, euh, l'argent. » Moi, je viens d'un pays où j'ai grandi avec plus de 100 d'inflation par mois. OK où j'ai grandi en pleine crise avec 100% d'inflation par mois. Tu viens de recevoir ton salaire aujourd'hui, tu viens de finir ton emploi et tu t'en vas avant que les banques ferment pour faire de la spéculation financière. Aujourd'hui, j'achète des actions ou je change en dollars ou je fais ceci ou je fais cela parce que eh, ça veut dire que avant que le mois finisse, ton argent n'a plus aucune valeur. Donc, il faut que tu les travailles ton argent si tu veux te rendre à la fin du mois ça c'est la réalité dans laquelle j'ai grandi ok je sais c'est quoi la crise mais je vais vous dire quelque chose qui m'intéresse de la crise et qui a eu un impact dans notre décision quand j'étais jeune et que nous vivions dans cette crise là c'est pas qu'il n'y avait pas des chrétiens en argentine il y avait quand même des évangéliques mais il y en avait presque pas autant ces, ces, ces chiffres étaient si bas que moi personnellement j'avais jamais rencontré une église évangélique de ma vie Aujourd'hui, tu vas en Argentine, il y en a partout des églises évangéliques. Et il y a eu un grand réveil dans ces pays. Pourquoi La crise. Les gens se posent des questions fondamentales. c'est pas tout le monde qui, par la crise, va arriver à connaître les Seigneurs. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais c'est une observation, une constatation claire. Après des décennies de crises, il n'y avait rien. Il y a plein d'églises aujourd'hui. Quelqu'un doit y aller. Parce que c'est le moment où il y a peut-être des gens qui se posent des questions. Et c'est aussi un appel spirituel. Parce qu'il y a un missionnaire qui a prié pendant 18 ans. Et moi, quand quelqu'un prie pendant 18 ans, et que nous la prenons ici au Canada, pour moi, il n'y a pas de hasard dans le corps de Christ. Ça veut dire qu'il y a un appel du Seigneur, et quelqu'un doit y aller. Moi, je me suis senti interpellé par cet appel-là. Et c'est un défi parce que l'Espagne est difficile l'Europe est difficile. Ici, j'ai fait du porte-à-porte -porte autant que j'ai voulu. Et on dit que c'est difficile, et c'est difficile, le Québec. Mais là-bas, même pour le porte-à-porte, -porte, même pour les activités dans les parcs, même pour chaque chose demandée son permis, les autorités vont dire non. Alors, ça prend beaucoup de relationnel, ça prend un long terme pour s'enraciner dans un lieu et pouvoir, par les relationnels, commencer à faire de l'évangélisation. C'est vraiment une approche qui va être longue longue Notre objectif c'est donc de construire des ponts des d'aller donc pour répandre l'évangile là-bas et implanter ou aider à développer des églises existantes. Et les lieux auxquels nous, nous allons c'est cette ville de Safra et euh, Safra c'est une ville très ancienne. Si vous voyez ici je suis euh, on, on ne voit pas très bien les images mais je suis devant La petite église qu'il y a à Safra, c'est minuscule, et ça doit être très grand comme ces petits secteurs-là, okay? 30 personnes pleine capacité. On, on m'avait dit que cette église avait 30 personnes depuis le départ à la retraite du dernier missionnaire. En fait, aujourd'hui, ils sont une douzaine, une quinzaine. Et, euh, et ils songeaient même à, à fermer l'église. Ils sont découragés ils m'écrivent je suis Saint-Constant contact avec eux et ils ont renouvelé le bail parce que euh, ils nous attendent et c'est la seule communauté qui reste là après pendant 150 km il n'y a rien et c'est bon qu'il s'y soit parce qu'il y a un petit noyau pour commencer une œuvre pour la développer davantage et la ville des Safra va rayonner autour d'une série de villages tout autour et c'est un lieu très intéressant pour commencer un travail parce que c'est là où il y a un hôpital régional, tête de département etc. Et les Yingers vont, vont, qui est l'autre couple missionnaire qui, qui fait de la députation en ce moment en Ontario qui vont venir avec Fellowship International avec nous ils vont s'installer dans un village à une trentaine de minutes de là pour que nous puissions travailler en équipe à développer tous ces secteurs là Je vous ai parlé des défis spirituels. Je vais vous montrer une autre photo. Que voyez-vous là C'est un homme avec une capuche, n'est-ce pas Et quelque chose qui représente une épée. et eh bien, si bien aujourd'hui ces manifestations-là sont plus touristiques qu'autre chose, parce que l'Espagne, à l'égal que le Québec à en quelque sorte abandonné euh, la foi catholique euh, pour les scepticismes généralisés et euh, il y a quand même des obstacles euh, spirituels qui sont certainement attachés à ça c'est une procession de Pâques et ces hommes là en capuchon comme euh, si c'était les Ku Klux c'est en fait euh, euh, ça représente l'époque des chevaliers il a une une épée entre ses mains, ou la représentation d'une épée. Et c'était les défenseurs de la foi, les inquisiteurs. Nous voyons d'où les Ku Klux Klan a dû prendre quelques idées, par exemple. Parce que ça vient certainement de l'Europe, le fait qu'ils sont encapouchés, là. Mais là, ils il les portent encore à chaque fois qu'ils font une procession de Pâques et qu'ils sortent pour se balader leur statut. Mais derrière ces choses-là, Il y a des défis spirituels parce que, ou bien les gens ont abandonné la foi catholique et tout ça représente ceux qui ne veulent plus jamais entendre parler au euh, revoir ou quelque chose comme ça, et ça devient donc un obstacle pour celui qui veut réintroduire Jésus-Christ, ou bien ils sont encore attachés à certaines de ces superstitions-là, et par un autre chemin, on arrive au même problème, c'est un défi spirituel, et ça va être dur, et c'est l'enjeu vers lequel nous, nous allons. Alors, tout simplement, ici, je vous présente, euh, vous voyez les lingers qui sont euh, l'autre couple qui va venir avec nous. Je suis avec le euh, pasteur Fran, le euh, pasteur de la, ville de la ville de Mérida, et dans la photo principale, on est avec le missionnaire qui a prié pendant 18 ans et qui travaille là depuis 18-20 ans, et qui s'appelle euh, Philip Berry, et il est euh, britannique. Et euh, Notre appel pour vous, c'est vraiment d'être accompagné. Et euh, d'être accompagné à long terme. Et on a besoin de prières, on a besoin évidemment de soutien financier, mais on a besoin surtout des, des gens qui auront un, un fardeau avec nous pour l'Espagne. Et euh, moi, je suis très attaché à, à, à ces verbes là être accompagné. Parce que dans mon expérience dans le ministère, Le fait que certaines églises sont même venues, euh, euh, dans les cas euh, auxquels je pense, une église du Maine qui est venue trois fois, par exemple, il ne parlait pas un piètre mot de français, mais il nous encourageait énormément du fait d'être là. Et moi, je suis prêt à recevoir euh, même des des églises, venir et s'impliquer pour être bénis. Et c'est une source de bénédiction pour nous et pour eux, que d'aller évangéliser ensemble, même s'il fallait les jumeler. C'était fantastique. Je crois vraiment au verbe accompagné. Mon appel, c'est à être accompagné vraiment. Alors, merci beaucoup pour votre intention attention, pardon, et euh, euh, je suis vraiment reconnaissant pour cette invitation, euh, ainsi que le fait d'avoir pu parler euh, avec les anciens aussi, et euh, que les seigneurs vous bénissent également dans le ministère ici autour euh, à Saint-Hilaire, et que Non seulement vous soyez un encouragement pour moi, mais que j'ai par la grâce de Dieu, puisse être un encouragement pour vous pour continuer l'œuvre du Seigneur. Gloire à Dieu. Merci.